Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cfou.ca Maintenant, c'est l'heure d'un nouveau blog dans le coin junior de CNX. Appelons-la par son vrai nom. La Critique Azac. Tout de suite. La Critique Azac. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter WWE. SmackDown vs. Ra, c'est un jeu de sport, de lutte, avec les nouveaux joueurs 2009. de 2009. c'est vraiment la WWF, il n'y a pas d'autres sortes de ligues. Tu peux faire une carrière, mais pour faire une carrière, faut que... ben tu peux faire une carrière avec un joueur All-Star qui est déjà fait, mais tu peux t'en créer un aussi. C'est vraiment le fun parce que tu peux te mettre un masque, des pantalons, vraiment, une personnalité au bout. Tu peux faire euh, des exceptions Il y a beaucoup de chouettes de style de combat quand même. La jouabilité est un petit peu difficile parce qu'avec le style, où tu fasses des ronds. Des fois, ça marche pas tout le temps pour euh, prendre l'autre. Tu fais des passes que tu voudrais pas faire parce que tu t'accroches d'autres puis là, c'est trop comme... Euh, ça va mal pour envoyer les personnes dans les C'est compliqué. C'est comme ils disent d'un affaire, mais tu l'essayes et ça marche pas. ok faut que tu t'en fasses souvent. Euh, c'est ça. J'ai beaucoup aimé le jeu quand même. Surtout qu'à la longue de se pratiquer, ça devient vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ben, pis moi, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à des jeux de l'autre, fait que là, j'étais content d'en rejoindre. C'est ça. Bonne partie, et à la semaine prochaine. Merci, Zach! C'est la critique à Zach, à CNX. Je pense que notre cute-o-me-ter, cute-o-maître, est vraiment au max en ce moment. Hein? On va le retrouver donc à chaque semaine, ce Zach, pour sa critique à Zach. Critique à Zach. D'un c'est comme un mot, ça. Critique à d'exécution fichier introuvable vous devez redémarrer cnx.com cnx c'est CNX, l'émission pour les amateurs de technologie gadgets critiques sites web nouvelles logiciels musique de jeux et autres digris cnx l'émission la plus geek de la radio jeudi 11h ou le 10h assez